DJ DJ <rire> Et oui, pendant les vacances, les nouilles, je me suis mis au DJ. Au DJing. Au DJing. Vas-y rater. DJ Ridou aussi sur les festivals, dans les campings. <rire> Ouh, je ne suis pas le même homme. Comment vas-tu Léna Bah écoute, ça va, ça va. Ravi de de ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Goodbye Kevin sur Radio Campus Lille. Exactement, la saison 8. Saison 8, épisode 225. C'est ce que je me suis pas trompé. Ah épisode 225 tout à fait tu merci suis bien. de confirmer saison 8 c'est pas évident c'est un chiffre que j'ai du mal à dire le 8 j'ai l'impression de dire 8 comme un comme un bonnet okay. voilà donc à chaque fois que je dis 8 j'ai pour l'impression de faire un petit cri de cochon 8 8 voilà euh, qu'est-ce qu'on a au programme de ton côté euh, ben de mon côté on commencera cette émission par deux morceaux que j'ai pas eu le temps de vous passer lors de la saison dernière euh, le premier c'est une reprise du groupe euh, Broadcast euh, qu'on ne présente pas Et le second, c'est un mélange de showgays et d'électro qui vient de Manchester. Mais après ça, c'est pas tout ce que j'ai préparé. Euh, je vous parlerai du comeback d'un des groupes les plus influents du rock indé-américain des années 90. Et on continuera ensuite notre escapade musicale sur les terres interstellaires du spiritual jazz londonien. Et puis, on atterrira en douceur avec un bon petit crot des familles et français, s'il vous plaît, pour se remettre de toutes ces émotions. Pas mal, pas mal. Euh, de mon côté, je choisis un peu des, des gros noms quoi de la scène indé euh, toujours. Mais pour pas vous perdre, on va commencer par du post-punk venu d'Australie. Je vous dirai les noms après tout ça. Du punk suédois. Normalement, ça doit vous indiquer euh, vers quel groupe on va. Puis après, on va avoir deux groupes euh, qui font revivre les belles heures de la l'Hacienda à différents moments, mais euh, toujours dans les années 2010, 2020. Et on va finir par Lady L'indie punk australien, bien sûr, si on a le temps, comme d'habitude, ça c'est du rap. Du rap. Du rap okay. Du rap de rab. Euh, on commence par mon premier morceau, du coup Ouais. Alors moi, je vais te parler de Scoot Gillette. Gillet, Gillette, Gillette, la performance au au, au féminin, cette fois-ci. Exact. Voilà, alors elle, c'est une artiste basée à New York, euh, qui a signé sur l'excellent label Capture Track, qui lui non plus, euh, on ne le présente plus, voilà. Voilà. Euh, elle sortira son premier album en octobre, il y a déjà quelques singles de paru mais moi je veux pas vous parler de cet album, je veux vous parler d'un EP qu'elle a sorti en avril dernier, c'est en gros une petite collection de reprises euh, tu as notamment euh, elle reprend euh, Euh, du broadcast, du Blaze Volley, du Brandali pour ne citer que et moi il y en a il y a une reprise sur laquelle j'ai pas mal accroché parce que je trouve que elle est bien faite et puis euh, et puis que c'est un beau morceau pour ouvrir l'émission donc c'est Common Let's Go de Broadcast et là interprété par Scout Gillette. Petite reprise du groupe Broadcast par Scoot avec le morceau Common Let's Go. Euh, morceau qui change pas trop du, de l'original, euh, mais qui, euh, qui est quand même chouette. Euh, voilà Alouette. <rire> ah ouais, très très bien. Euh, de mon côté, on va passer, je vais passer, un groupe que tu avais déjà passé pour son album précédent, Vintage Crop. Vintage Crop. Ouais, avec ouais. la chanson de The Norse. Ouais qui était euh, un bon <rire> C'était ça, non <rire> ouais Et donc ils ont sorti un nouvel album, ces Australiens, euh, fin juin. Donc euh, c'était la fin d'année pour nous, fin d'année euh, d'émission. Fin de saison. Fin de saison, voilà, tout simplement. Et euh, ils sont toujours chez Upset The Rhythm, très très bon label qui fait des disques pas chers et de qualité et qui en sort à foison. Ce nouvel album, il s'appelle « Qui be there ?». Pas facile à dire, on commence par des noms compliqués pour moi. Et on est toujours sur du post-punk un peu la Uranium Club, avec peut-être cette fois-ci un peu plus de mélodie ou en tout cas je trouve qu'il y a moins le côté brut peut-être qui m'avait agacé sur l'album précédent, euh, qui s'appelait Serve to Serve Again. En tout cas c'est un très très bon album, je vous le conseille, et du coup les morceaux sont assez courts, donc on va écouter deux morceaux, Casting Calls et Double Slant, les deux à la suite, collez, collez, collez. matters unless it's in the foreground is it coming into focus is it in surround sound it's rolling we're rolling we're winding back the tape. subtraction you need an extra you need a standing you know where I'm standing I'm not in the form Crop, et les deux morceaux c'était Casting Calls et Double, double Slants. Petite préférence pour le deuxième, pour ma part, que j'aime bien. voilà Pour tout te dire, même mon préféré il durait 1 minute 30. Ah. <rire> Je trouvais c'est celui qui m'a accroché pour cet album. Tu aurais pu le passer Oh non, j'avais envie ça. Oh ok, non. oh non. Bon, bah très bien. Alors, euh, pour mon prochain morceau, donc si tu aimes bien l'induce, euh, pas les clopes, l'induce, euh, la dance, le hip-hop teinté de Vibe 90 à Sway, alors ce groupe est fait pour toi. Je te présente Crime Wave, Pierrot. Ils viennent de Manchester. Et leur truc, en plus de tous les éléments que j'ai cité plus haut, c'est de mélanger des gros éléments de avec des du début des années 90 toujours avec des éléments de musique électronique plus contemporaine contemporain c'est les éléments ou c'est la musique électronique je écho. sais pas mais je comprends tout à fait c'est marrant parce que ça fait écho à deux groupes que je vais passer on sera exactement mais dans la même veine parfait. mais un peu plus tard en gros là moi c'est un peu comme si Apex Twin avait eu un baby avec My Bloody Valentine pour oh. te situer voilà euh, pour illustrer encore plus mon propos Je te propose d'écouter leur dernier single, euh, autoproduit, euh, qui s'appelle Disposable, et qui est sorti en mai dernier. Ouais, on est encore sur euh, des petits morceaux que je voulais vous passer en fin de saison, mais que j'ai pas eu le temps. Donc tout de suite, vous allez écouter Disposable, euh, du groupe Creamwave, des mannequiniens. C'était Crime Wave Crime Ressources euh, c'est difficile à dire tu vois Crime Wave avec le morceau Disposable. Cool cool cool, c'est vrai qu'il y a même un côté un peu ambiante, oui. C'est très calme, très posé. Sympa, sympa. Sympa, sympa. Mais ça me dit quelque chose, il y a peut-être d'autres on l'a peut-être déjà passé euh, peut des morceaux où tu m'as fait pas... on sait pas. Je voilà. sais pas parce à que j'ai une pochette euh, d'un album il y a quelques années qui me dit vraiment quelque chose donc euh... Ensuite, moi, on enchaîne avec un classique de l'indie maintenant, euh, les Viagra Boys. Euh, ils viennent de sortir les tro leur troisième album, c'est Suédois, qui est sorti également bah, fin juin, début juillet. Et au programme, bah, on a 12 morceaux qui distillent un espèce de chaos incompréhensible de notre époque dans un style post-Rusco-Fun-Rockwave. En tout cas, c'est un album enragé, politique et assez moderne, qui est assez cool. Et je vous propose à nouveau deux titres. Euh, le premier, c'est Punk Rock Loser, qui est euh, assez cool. Parce qu'il est dans un style différent de ce qu'il faisait avant où on retrouve une voix de crooneur de la part du chanteur. Un chouette chouette morceau. Et après on enchaînera avec Troglodyte qui est un morceau un peu plus... Euh... Peuchu Peuchu et, et plus dans le classique de ce qu'ils font habituellement. Les Viagra Boys tout de suite. dans temps Goodbye Kevin, saison 8 from me Agra Boys et les deux morceaux, c'était Punk rock, Loser et Troglodyte. Troglodyte, bah très très bien. Euh, alors là, euh, nous, on va parler d'un comeback avec euh, le groupe Build to spill euh, véritable dinosaure du rock indé-américain. Ils étaient très influents durant les années 90 et euh, bah, le sont toujours. Ça fait plus de 30 ans en fait qu'ils sont menés tambour battant par euh, leur leader, euh, chanteur et guitariste de euh, renom, Doug March, si je prononce bien son Nom de famille Comme les quatre filles du Dr. March Voilà ah. <rire> Non ça s'écrit pas pareil Bref euh, Ça faisait 7 ans qu'ils avaient rien sorti Et puis la bam Petit album Alors le 9ème album euh, studio je crois Qui est sorti chez Sub pop Et euh, ça s'appelle When the wind forgets your name Et nous on va écouter Spiderweb Qui est euh, je trouve euh, Le morceau qui ressort le plus euh, Et que j'ai le plus préféré en fait dans l'album Voilà voilà Donc Spiderweb des Built to Spill Thank you. Euh, qu'est-ce que c'était? Bah oui, c'était Bill To Spill avec euh, le morceau Spiderweb tout simplement. Euh, et bien de mon côté, on va partir, ça va faire écho à Crime Wave que tu as évoqué euh, tout à l'heure. On va écouter euh, le second album des Anglais de The Walking Man's Club. Patapapaparam. -pa -pa. enfin, euh. Attends, à chaque fois que je me j'entends leur nom, je pense à ça, c'est leur euh, leur petit spot, euh, tu vois. Il y ouais, un de leurs morceaux qui commence par ça. Exactement. Euh, deuxième album qui s'appelle Fear Fear, qui est sorti chez Evil Recording. Et euh, ma foi, c'est un parfait mélange de post-punk et d'électro, qui rappelle les belles heures de l'Hacienda à Manchester. Donc on reste dans le nord de l'Angleterre et ces heures glorieuses des années 90. Euh, on va écouter le morceau Circumference. Circumference, j'ai l'impression en français <rire> cir <rire> cir circonférence et qui euh, moi je suis pas fan de tout ce que fait euh, working men's club mais en tout cas pour ça je je les trouve je le trouve très très chouette c'est pour ça que je décide de le partager avec vous Et moi je tenais à rajouter que euh, ce, Les singles qui sont sortis de cet album là Sont quand même de très très bonne qualité Et moi m'ont beaucoup surpris Et c'est ceux aussi que j'ai beaucoup aimé Quand on les a vu à la route du rock cet été Voilà et c'était excellent à la route du rock Ils bougent tous dans tous les sens Non, il n'y a que le chanteur qui bouge Les musiciens ne bougent pas du tout Mais, mais le live tout... était cool Ah ouais, parfait euh, Donc Working Men's Club Et le morceau Circumferencing <rire> club et le morceau c'est <rire> très bien ben voilà est-ce que tu as encore des choses à rajouter non non non c'est bon non, okay. tout très bien alors là là on va partir sur un album que j'ai attendu euh, tout l'été avec beaucoup d'impatience et surtout sur un concert euh, en novembre à l'aéronège qui s'annonce juste génial je pars bien sûr Pierrot de qui The Comet Is Coming. The Comet Is Coming, exactement. Trio londonien mené par le saxophoniste Shabaka euh, Hutchings qui faisait partie des Sons of Kemet que tu avais déjà présenté dans l'émission, euh, Pierrot. Et euh, là, leur nouvel album est sorti la semaine dernière et c'est excellent, encore une fois. Ça s'appelle hyperdimensional Extension BIM. C'est sorti chez Impulse euh, impulse Record. Genre tout... Non, je crois que c'est Impulse. Point d'exclamation. Et euh, le morceau qu'on va écouter, s'appelle Code Tout de suite The Comet is coming is coming avec le morceau code ils seront en concert à l'arrêt à la et oh là là à l'aéronef le jeudi 17 novembre voilà est-ce qu'il faut prendre ses places il faut prendre ses places tout de suite impérativement impérativement euh, de mon côté on, on revient on va refaire écho mais ça reste sur un ton un peu électro moins avec le, le jazz mais ça revient avec les working men's club et crime wave on va écouter un groupe qui s'appelle Bon, c'est des initiales, donc je vais le dire en anglais. DBFC, <rire> DBFC. Euh, c'est un groupe qui n'a pas, euh, pas d'actualité, mais qui avait sorti un très bonne EP en 2014 euh, qui s'appelait live My Room euh, chez Her Majesty ship Et ça a réussissé de faire la pirouette stylistique de mariée, la culture rock, avec celle des dance floor Un peu comme on a entendu avec ma work, mais Working Men's Club. Et donc, euh, DBFC, c'est qui C'est un duo où il y a le bordelais d'ombrance qu'on entend oui. souvent et un mancunien de qui s'appelle David Chow. Voilà. Ciao. Mancunien, Hacienda, on retrouve les éléments qui font euh, la magie un peu qu'on a dans Working Men's Club. Qu'est-ce que tu dis C'est beau, hein. Oui. Et donc bah, on a un mélange de trance euh, un peu qu'on retrouve dans la musique Club, le côté pop psychédélique et le rock et ils ont sorti un premier album en 2017 mais moi je, voilà, ce que je voulais vous mettre en avant, ça tardait, c'est sur cette EP Living My Room, et ça tombe bien, on va écouter le même titre, Living My Room de DBFC c'était DBMC et le morceau Live My Room. Et eh bien euh, figure-toi que mon morceau a quelque chose en commun avec en commun pardon avec ton morceau. Quel est quel est-il euh, Côté électro Dans le côté euh, c'est un titre avec des chiffres. Ah euh, avec oh non n'importe quoi initiales. Avec des initiales voilà X -E V I en fait c'est des chiffres romains je pense 96, ah. bref euh, du coup ça ce morceau c'est un morceau que j'ai euh, retrouvé en fait en dépoussiérant un petit peu mes playlists cet été et euh, en fait j'en ai retrouvé pas mal de morceaux et celui-ci euh, c'est celui-ci que je vous propose d'écouter aujourd'hui euh, donc en fait il est issu d'un des tout premiers EP du français Adrien Gachet qui se produit depuis une dizaine d'années sous le nom de Bajram Billy euh, alors l'EP s'appelle Séquence Fogue Et il était sorti en 2013 sur le label Another Record, il a sorti aussi des choses, c'est le Turc Mécanique, label qu'on avait déjà mis en avant ici mmh. dans l'émission lors d'une émission spéciale. Et euh, à ses débuts, on était plutôt sur une ambiance bien court qu'il a peu à peu lâché pour justement investir tout cet univers, euh, ces sonorités électroniques de musique de club pour parler euh, grossièrement, mmh. parce qu'il n'y a pas que ça, c'est un peu péjoratif quand tu dis du son de club, euh, ah ça ouais. dépend ce que, ben ça dépend. C'est pas du gros son de club euh, de euh, Ibiza et, euh, et voilà. Mais ouais je sais pas trop comment expliquer. Bon alors c'est moi qui, qui ai des clichés, des préjugés dans le... en tête, je ne sais pas. Bon bref, toujours est-il, tu rebondis pas, c'est difficile Pliron. Ah, pardon, non non, euh... oui, pardon. Du coup, là le morceau que je te propose écoutez, donc il date de 2013, il s'appelle 96 partie 1, part 1, partie 1. Euh, voilà, et c'est une longue plage crotrock et que j'aime beaucoup. Et tu sens déjà aussi là-dedans la pétence pour euh, ce petit côté euh, rythmique électro euh, bah crotrock de toute façon. Voilà. Bajram Billy. Bajram Billy avec le morceau 96 C'était Bajram Billy avec le morceau 96 partie 1 et un, un petit autre morceau qu'on n'aura pas le temps d'écouter juste derrière en fond sonore de ma voix. <rire> et ben heureux de te retrouver les nouilles et heureux de retrouver Radio Campus Lille. N'hésitez pas à nous écouter, et à rester sur cette belle radio. Et puis voilà et on vous dit à la semaine prochaine pour là c'est vrai que cette émission était pas mal électro. Oui. Mais euh, on ne fait pas que ça. Voilà, si vous nous découvrez. <rire> voilà voilà. Donc euh, bah passez un bon week-end euh, sur Radio Campus. Il y a encore des chouettes émissions après nous et nous on vous dit à la semaine prochaine, à la semaine prochaine Pierrot. À la semaine prochaine Léna. Et bon apéro sur le 106,6 et le euh, d'app+.